Donc aujourd'hui, c'est le cours numéro 5 dans l'explication des méfaits de la démocratie, le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim, al adilla Al-Adulna al-Shar'iyya al-Kashfut al-Talbissat al al-Muqtama'at al-Islamiyya ». Donc, euh, on arrive maintenant au point numéro 3 dans le livre. Le Cheikh, il a intitulé ce, ce point-là, « Al-Khirsu al-Talafus al-Talab al-Imara », c'est-à-dire d'avoir... de euh, de désirer et de compétitionner dans la demande de la dirigeance, ou de demander le poste de dirigeant. Et euh, le chef dit, بل قد يصل الحال بالبعض منهم إلى أن يقوم بتسخير وسائل الإعلام إن كان له قدرة على ذلك بل الادهى من ذلك ان يصل الحال ببعض الحزبيين من الإسلاميين وغيرهم إلى تسخير منابر الجمعة والمحاضرات في المساجد لنشر فضائل, فضائل ومواهب حزبه وفي المقابل من ذلك يعمل إلى غريمه السياسي في الحزب المناوئي في الحزب المناوئ له، فيقوم بإبراز مواطن الخوار والضعف فيه، والضعف فيه، بل يصل الأمر إلى إلى التهم التهمة المكذوبة عليه حتى ينفر عنه الناخبين ويكسب هو وحزبه ويكسب هو وحزبه ثقتهم. وفي هذا العمل ما يخالف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم من التحذير من طلب الاباره وتزكيه النفس والكذب والافتراء على الاخرين فمن تلكم الادله ما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي فقال أحدهم الرجل احد الرجلين يا رسول الله قال Rasulallah Sallallahu الله صلى الله عليه وسلم امرنا على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلك فقال Inna wallahi, انا والله لا نولي على هذا العمل احدا فاله ولا احدا expliquer ce passage d'introduction que le a mentionné et on va voir un peu le principe islamique par rapport à Au fait de demander à quelqu'un ou euh, de demander de la dirigeance d'un poste, d'avoir une, une position d'autorité ou d'avoir un poste clé ou une, une, une position de responsabilité dans une société quelconque, de, de, de demander ça, c'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam. C'est pas quelque chose qui fait partie de la, la sunna. C'est contraire à l'islam de faire ça. Pour, pourtant, c'est ça le fondement, un des principes de, de, la, de, la, de la démocratie et des élections, c'est que chaque personne se présente comme euh, comme euh, représentant du parti ou, ou, bien, euh, ou même euh, il se présente comme étant apte à être président ou à être dirigeant et des choses de ce genre. Et donc ça, c'est euh, obligatoire, vous savez, dans la démocratie, il faut absolument que ça passe par ce moyen-là pour se faire connaître. Et le chef, il explique que. Chaque euh, candidat euh, à aux élections, eh bien, il doit commencer à <coughs> se vendre et se vanter. C'est aussi la même chose quand tu vas demander un emploi ou un poste dans une compagnie. Tu dois commencer à te vanter toi-même, et commencer à te vendre, et commencer à montrer tes qualités, montrer tes, achi tes euh, comment on dit, achievements en français, on dit des choses que tu as accompli, hein tes accomplissements. Et euh, à montrer tes points forts, tes, tes, tes dons, et, ou bien tout ce que tu possèdes comme diplôme ou comme études, ou comme travail, ou comme euh, expérience, donc, euh, et Annie, ça arrive à un tel point que parfois certains vont utiliser même les médias, les moyens nécessaires pour euh, arriver à se faire connaître le plus possible par la télé, par la radio, il, il va à des émissions de radio, des émissions de télé, euh, il va par exemple rencontrer les gens dans la rue ou aller même parfois faire un peu de porte à porte. Ça, ça se passe ici, mais dans les pays musulmans, vous trouvez ça aussi des choses semblables à ça également. Et euh, le cheikh il disait que Euh, certains par certains euh, groupes certains gens qui font partie des partis islamistes, euh, ils vont même utiliser les euh, les chefs du de de, de, hein le memba de la mosquée, pour faire des conférences euh, ou bien pour parler aux gens et se présenter aux musulmans dans la mosquée soi-disant pour dire voici je suis un tel, je suis un tel, le musulman et je suis euh, candidat dans tel de telle partie, et je viens pour me présenter à vous, pour vous dire, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai accompli, voici ce que je possède comme diplôme, voici ce que j'ai fait comme travail, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça, hein, j'ai un doctorat en ça, j'ai une maîtrise en ça, j'ai un PhD en ça, j'ai essayé en ça, j'ai travaillé comme ça, j'étais avocat, j'étais ingénieur, j'étais docteur, j'étais médecin, hein, et c'est tout. Et donc euh, ils vont utiliser tout ça pour essayer de, vanter, de, de se vanter eux-mêmes et de vanter leur parti, hein. et euh, par, par contre, en opposition parfois, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire, euh, ceux qui sont contre eux dans euh, les, les élections, par exemple ceux qui sont dans le parti opposé, Ben là ils vont commencer à les, euh, à les critiquer, à les salir, à dire des choses contre eux qui sont vraies ou fausses, hein. commencer à montrer leurs défauts, leurs faiblesses, leurs points faibles, leurs manquements, leur, euh, les choses qu'ils ont pas faites, les choses qui, les paroles qu'ils n'ont pas gardées, les paroles qu'ils n'ont pas respectées, les mensonges qu'ils ont dit, ou des choses de ce genre. Hein. On dit, ah, telle partie, nous ont promis telle chose, ils n'ont pas fait, telle, ils nous avaient dit ça, ils n'ont pas fait, ils avaient dit ça, ainsi de suite, celui-là, il a ci, celui-là, il a ça. Donc, tout ça, c'est des exemples. Pourquoi il, pourquoi il fait ça Pour faire en sorte que les gens s'enfuient de, de voter pour les autres partis, et il essaie de ramasser le plus de votes et de confiance euh, pour lui-même, euh, pour que les gens votent pour lui. Et le Cheikh il dit dans tout ce qu'on a décrit là, tout ça c'est contraire à la guidance du Prophète parce que le Prophète il nous a averti contre le fait de demander un poste de dirigeance ou un poste de responsabilité, hein. et il nous a averti également contre le fait de se purifier soi-même ou de se vanter soi-même ou euh, de mentir et d'inventer des mensonges sur les autres. Tout ça, c'est des choses que le prophète Sahasalem nous a interdites. Et il mentionne un hadith <coughs> en premier qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim euh, et par d'autres également. Selon Abu Moussa al ashari il dit, je suis allé voir le prophète Sahasalem, moi et deux hommes parmi les fils de mon oncle. Et un d'entre eux a dit, un de, des deux fils de mon oncle, ont dit, au oh, messager d'Allah, donne-moi une position de responsabilité ou d'autorité parmi les, les, les, les choses que Allah t'a données comme euh, autorité, hein, parmi les positions ou les choses que Allah t'a données, donne-nous une position de responsabilité par rapport à une de ces choses-là. Et l'autre homme a demandé la même chose. Alors le prophète, Allah sallam leur a, a répondu à tous deux en disant, moi, il dit, nous, par Allah, on ne donne pas à quelqu'un une position d'autorité pour, pour un travail quelconque à quiconque nous le demande. On ne donne pas une position de responsabilité à quiconque dans un travail alors que c'est lui qui nous le demande, hein, et non plus à quiconque le désire ou le recherche. Hein. Donc, Quiconque le demande, ou quiconque fait une essaie de se précipiter vers une position de responsabilité et d'autorité, on ne lui donne pas. D'accord Allah, d'où les musulmans En principe, dans l'islam, c'est pas à celui qui veut la position auquel on le donne, c'est à celui qui ne la veut pas, celui qui trouve qu'au contraire c'est trop difficile, ou c'est une responsabilité, que c'est l'eau il s'en éloigne, il cherche à ne pas justement être dans cette position-là parce qu'il craint la, la, le poids de cette charge, la responsabilité de cette charge, parce qu'il sait qu'il aura des comptes à, à, des comptes à rendre à Allah à cause de cette position-là, donc il cherche à s'en éloigner. C'est à lui qu'on donne la responsabilité dans l'islam, pas à celui qui le cherche, qui le désire et qui le veut als <coughs> dit in het hele verhaal, extrage de in Huraira, en Nabi (sallallahu alayhi wa sallam, "Ik moet je zeggen al-Imara, je moet afvragen of je het niet moet doen. Deze hele verhaal is een verhaal van de Buharien. De Buharien zijn de meest gelovige mensen op deze aarde. De Buharien zijn de meest gelovige mensen op deze De Buharien zijn de meest gelovige mensen op deze De Ça va être pour vous une source de remords au jour de la résurrection. Ceux d'entre vous qui allez essayer d'atteindre ces positions-là et d'avoir la position d'amir ou d'être dirigeant ou d'être responsable, au jugement dernier, vous allez trouver ça, que ça va être une source de remords et de regrets pour vous. Après, il dit le chef Wa akhraja al-bukhari, min hadithi abdirrahman ibn samurah. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمره لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مساله أعمت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك حديثة تغطيتها البخاري Euh, selon Abdurrahman ibn Samura il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, oh, Abdurrahman ibn Samura ne demande pas la position d'autorité, ne demande pas l'imara, ne demande pas la position dans laquelle tu seras en position de chef ou d'autorité, euh, de, de, de chef ou de dirigeant. Parce que si on te la donne, ça, que tu la demandes, hein, si tu, euh, pardon, si tu la demandes, et qu'on te la donne parce que tu l'as demandé, eh ben tu seras laissé à cette position-là et tu, tu, tu en seras garant, c'est-à-dire c'est toi qui vas avoir à en répondre. Tandis que si on te la donne sans que tu la demandes, tu seras aidé, supporté dans cette position-là. Naam, Tu seras aidé et supporté dans cette position-là. Puis ensuite il y a le reste du hadith qui parle du fait que si tu as fait un serment hein, pour euh, de, de, de, de faire quelque chose pour Allah et que tu trouves quelque chose de mieux que ce serment-là, alors brise ce serment et fais qu'est-ce qui est mieux, ça c'est la suite du hadith, et Kaffir al yaminik ça veut dire, fais l'acte d'expiation pour réparer justement ce serment que tu as brisé, parce que tu as trouvé quelque chose de meilleur, comme par exemple le jeûner trois jours, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعنى الحديث ان من من طلب الاماره فاعطيها تركت اعانته عليها من من اهل ويستفاد منه ان طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الاماره القضاء والحسبه ونحو ذلك وان من حرص على ذلك لا يعاني ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعامة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعطباه فمن يكن ذا عقل لم يتعرض للطلب اصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق Deel i'ana. Voilà, y'a kfar ma fizali kamin al Le chef, il explique, le chef, al-hafiz ibn Hajar, il explique ce hadith et il dit que celui qui demande, euh, la dirigeance, ou la position d'autorité, ou de responsabilité, euh, euh, c'est-à-dire, il ne sera pas aidé. Hein? Tourikat i'ana, tu rouwaleiha. A cause de, du fait qu'il a un désert, qu'il se précipite vers cette position-là, il ne sera pas supporté, il ne sera pas aidé là-dedans. Et on peut prendre aussi le, de, de, de, à partir de ce hadith-là, on peut comprendre que tout ce qui a rapport avec le, le, le, le qu'est-ce qui a rapport avec le fait de juger, une position dans laquelle tu seras juge, ou une position dans laquelle tu seras euh, maire ou dirigeant ou juge, ou tu auras à par exemple ordonner le bien, interdire le mal ou des choses de ce genre, al euh, Bon, toutes ces choses-là, de, de, de demander la position dans ces choses-là, c'est quelque chose de, de, de, de détestable, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qui est, euh, est, est macro. Cool. Après, le chef il dit que euh, celui qui se précipite vers cette position-là ne sera pas aidé là-dedans, et on sait très bien que tout ce qui a rapport avec la dirigeance et les positions d'autorité et de responsabilité sont euh, toujours… Euh, reliés à de, des difficultés, ils sont toujours reliés à des choses lourdes et difficiles. Donc, celui qui n'est pas aidé dans cette chose-là par Allah, c'est sûr qu'il aura des problèmes et que ce sera une source de, de perdition pour lui, dans sa dunya et dans sa vie euh, après la mort. Euh, donc, c'est certain, donc, l'échelle physique, quiconque a une, euh, un minimum de raison, il ne va pas Euh, se placer dans une position où il va demander cette chose-là. Déjà en partant. Il va pas même essayer de chercher à se mettre dans cette position-là et encore moins de demander à, euh, aux gens de, de le mettre dans cette position-là. Donc, euh, le chef kafiyan si c'est une personne qui est vraiment militante et qui est apte et qui a les qualités nécessaires, on va lui euh, demander on va lui donner sans même qu'il la demande et dans, dans, dans ce cas-là ah, le prophète rahmetoullahi wa sallam a promis et c'est lui qui est véridique le prophète sallam il a dit qu'il sera supporté et aidé dans cette, cette situation là et il n'y a pas de doute que hein, et tout le monde peut comprendre ce c'est pas quelque chose de caché ou de secret que Euh, il y a dans ça un grand mérite du fait qu'on te l'offre cette position-là et que toi tu ne la demandes pas. Donc, le Cheikh dit « Prenez donc que ceux qui euh, sont parmi les ceux qui ont la raison parmi, wa parmi les politiciens hein, euh, qui euh, cherchent le pouvoir, qu'ils prennent cette « nasiha » de ce grand savant Ibn Hajar al-Asqalani, que quiconque a un minimum de raison, il ne se met pas dans cette position-là ou dans cette situation-là où il va de demander en partant d'avoir l'autorité ou la responsabilité. Hein. Et, euh, Cheikh al Fonzan dans, dans le dans ce qu'il donnait dans un dars de je crois c'est l'explication de Bulugh al-Maram ou euh, l'explication de Umdat il parlait justement du fait que les jeunes qui cherchent des postes de, et, et, et du travail. Et eh bien il faisait euh, euh, il faisait un, un lien avec ce hadith-là en parlant justement du fait de chercher un poste dans une compagnie. Il dit que Les jeunes maintenant, euh, ils, ou les gens qui euh, vont se présenter dans des compagnies pour travailler, euh, ils cherchent parfois un ouvrier, c'est-à-dire un, un poste dans une euh, fonction, hein, dans le gouvernement ou autre. Et euh, ça fait partie de ça également, hein, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans des fonctions gouvernementales ou des trucs de ce genre. Et il dit que le fait même de le demander, c'est euh, de se mettre dans ce genre de situation-là, et donc, celui qui le demande ne sera pas aidé. Mais tandis que si on te l'offre le poste sans que tu le demandes, parce que tu as les qualités nécessaires, c'est sûr que, parce que là, tu seras aidé là-dedans. Puis, donc, ça c'est un exemple. Le chef, il dit, wa, wa, al-Imam Muslim, min Donc, on voit dans les hadiths qu'on a mentionnés que, qu'est-ce qui se passe dans les élections, c'est le contraire de ça le Prophète, il nous interdit de demander ou il nous avertit contre le fait de demander la position d'autorité et de responsabilité, tandis que dans les élections c'est le contraire, la personne elle se présente elle-même et elle demande qu'on la mette dans cette position-là, et c'est basé là-dessus les élections. Donc déjà on voit que ça, ça fait partie des contradictions avec l'exemple de l'Islam qui nous, qui nous avertit justement contre euh, le fait de faire une chose pareille. أقل شيخ ذي وراء الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي, على منكبي. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف, وإنك ضعيف وإنها أمانة Wa innaha haar, al jammati khizjun wadan wa wa adda ladi alayhi fija. Dat is een hadith par muslim. Dans le chapitre, le fait de detester, ou que c'est détestable de demander la position d'autorité quand il n'y a aucune nécessité de le faire. c'est rapporté par Abu Dhar. R.A.D.A.A.A. Il dit, j'ai dit au messager d'Allah, au d'Allah, pourquoi tu ne me, tu ne tu ne me fais pas travailler ou tu ne m'utilises pas dans un poste de responsabilité quelconque. Et le prophète Tawassal l'a frappé sur l'épaule et lui a dit, Ô Abu Zar, tu es une personne faible. Et c'est une amana, c'est un dépôt, c'est un gage. C'est quelque chose qui, tu, tu, tu auras des comptes à rendre à ce sujet-là. Et au, au jour de la résurrection, ce sera une humiliation et un regret, ou un remords, source de remords. Alors, euh, c'est vert, alors ne demande pas une chose pareille. Excepté pour celui qui l'apprend par son droit et qui donne ce qu'il lui doit donner ce qu'il donne la responsabilité qu'il doit donner et euh, qui remplit son devoir comme il faut dans cette position là pour lui bien sûr ce sera pas une source de regret et de remords اما الخزي والندامه فهو في حق من لم يكن اهلا او كان اهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامه ويفضحه ويندم على ما فرق واما من كان اهلا للولايه وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الاحاديث الصحيحه كحديث سبعة يظلهم الله والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك واجماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف Regardez l'explication de l'imam Al-Nawawawi, mashallah. Il dit que ce hadith-là, c'est un, un des grands fondements sur le fait de, qu'on doit euh, s'écarter de toute position de responsabilité. Et, en particulier, pour celui qui a une faiblesse en lui-même, et qui, qui, qui risque d'avoir des manquements dans le fait de remplir ses devoirs et ses obligations dans cette position-là. Et en ce qui concerne le fait que ce soit une, une source d'humiliation et de regret et de remords, ça c'est dans le cas de la personne qui n'est pas euh, la personne apte ou qui n'a pas les, les, les qualités nécessaires. Si la personne par contre a les qualités nécessaires euh, mais qu'elle n'a pas été juste également, ça aussi ce sera une humiliation pour lui au jour de la résurrection, parce qu'elle a, a elle était apte mais elle n'est Hein donc, elle sera humiliée au jugement dernier et à ça va le, euh, disons, démasquer devant tout le monde, va le l'humilier devant tout le monde et il va donc regretter par rapport à tout ce qu'il a eu comme manquement dans cette position-là. En ce qui concerne celui qui était apte à le faire et qui est juste dans cette position d'autorité-là, de responsabilité-là, alors, il n'y a pas de doute que pour lui, il y a un grand mérite. Et il y a des hadiths authentiques nombreux au sujet de, du mérite de la personne qui a eu une position d'autorité et de responsabilité et qui a rempli sa tâche et qui a fait ce qu'il devait faire. Comme le hadith du prophète qui mentionne qu'il y aura sept personnes qui seront couvertes de l'ombre d'Allah, le jour où il n'y a pas d'ombre excepté son ombre, et le premier que le prophète a mentionné dans, dans ces sept personnes, c'est un imam qui est juste, un dirigeant qui est juste. Et il mentionne également euh, le, le hadith qu'on a mentionné qui dit qu'à la fin, euh, justement accepté pour celui qui l'aura pris et qui aura respecté le devoir qu'il a à respecter dans cette position-là, et il y a également un autre hadith qui mentionne que les gens qui ont été justes, ils, ont, ils seront assis au jugement dernier sur des chaises de lumière et ainsi de suite. Et il y a également le consensus des musulmans qui a été euh, établi sur le fait que, Yahani, celui qui a été juste dans sa position, dans la position de, de responsabilité et d'autorité, il sera euh, récompensé et que, que c'est une honneur et un mérite pour lui. Toutefois, malgré tout ça, il y a bien entendu, comme le prophète sallallahu wa l'a mentionné, un grand danger dans le fait d'accepter cette position-là, et donc le professeur Hassan nous a averti de cette situation-là, et il a averti, et les ulama également ont averti contre euh, le fait de, de demander ou de chercher à avoir cette position-là, euh, et euh, même qu'il y a des grands savants de l'Islam qui ont même refusé des euh, des positions d'autorité quand on leur a offert ces positions-là. Hein, il y a beaucoup d'entre les ulama, parmi les salafs, et même certains sahaba parfois, qui ont refusé des positions d'autorité et de, de responsabilité lorsqu'on leur a demandé de, de les prendre, hein, parce qu'ils savaient que c'était une fitna et que c'était lourd et que c'était dangereux, donc ils ont refusé, et à cause du fait qu'ils ont refusé, parfois ils ont dû subir des difficultés, des épreuves et des, euh, des punitions, des, des fois des, des châtiments, Hein, par rapport à ça, comme par exemple, si je me souviens bien, l'Imam Malik, qui a refusé d'être juge à une certaine époque, hein, ou bien que son livre Al-Muatta soit utilisé comme, comme référence dans euh, l'empire euh, musulman à l'époque, ou dans le, le pays musulman à l'époque, si je ne me trompe pas, donc euh, il a refusé de ça, et à cause de ça, il a été puni, hein, il a eu à subir beaucoup de difficultés à cause de ça. Donc, c'est des exemples. قال الحافظ ابن حجر قال المهلب الحرف على الولاية هو السبب السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الاموال والفروج الفساد من, من في الارض بذلك ووجه الندم انه قد يقتل او يعذل او يموت ويندم على الدخول فيها لانه يطالب بالتبعات Allaat irtakabaha, wa kad fata hu ma haris alayhi du mufaraqatihi. Il dit que le fait de se précipiter, de, de désirer la, la position d'autorité, et de, de, de dirigeance et de responsabilité, c'est une des causes dans les guerres, les combats qui se passent entre les gens, et le fait que le sein est répandu, hein, et que les gens euh, rendent. Euh, se permettre les, les, de, de prendre les biens et de, euh, de, rendre, de se permettre également y a les, euh, le haram, y a les, parfois dans ce qui a rapport avec les, les rapports avec les, les femmes et des trucs de ce genre, à cause du fait que ça crée du désordre social. Hein. Et euh, le cheikh, il dit que ça amène beaucoup de désordre sur la terre. Et donc, euh, la personne qui se précipite ou cherche cette position-là, et eh bien ça risque de, de créer en lui certains remords, du fait qu'il risque d'être tué par la suite à cause de ça, euh, ou bien il risque d'être euh, enlevé de ses fonctions, ou bien euh, quelqu'un lui fait un coup d'état, ou des trucs de ce genre, hein, ou bien il meurt, et il, il, ce sera une source de remords pour lui d'avoir même cherché à atteindre cette position-là. Et, euh, il toutes les difficultés et les, les, les péchés qu'il a dû ou les choses mauvaises qu'il a dû su, euh, faire ou subir pour arriver à cette position-là. Puis, à la fin, il n'a même pas pu avoir ce qu'il a voulu, hein, ce qu'il qu cherchait, et il a, il a été euh, séparé de, de cette chose-là. Donc, euh, le chef, il donne l'exemple. Et on voit, actuellement, il y a des, dans certains pays, quand il y a des élections, Mais, mais on voit des exemples de ça clairement, hein. il y a les élections, il y a des gens qui meurent, il y a des, il y a des manifestations, il y a des, des gens qui se tuent, il y a des, il y a des euh, meurtres, il y a des, toutes sortes d'injustices qui se produisent, des, des corruptions, des ordres dans le pays, tout ça à cause du fait qu'il y a certains qui courent et qui se précipitent vers le, la position d'autorité. Et quand on voit ça des fois, tu lis dans les journaux, tel Dans certains pays, il y a eu des élections qui ont causé euh, euh, 300 morts ou 200, 2000 morts ou des, des milliers de morts des fois dans certains pays. Ça dépend des pays, ça dépend des, des, des, des, des régions et tout. Mais c'est pour dire que euh, tout ça, c'est la cause du fait que les gens cherchent à atteindre la position d'autorité d'une façon qui n'est pas permise dans l'islam. Ensuite, le il dit: وَقَدْ مَنْ عَلَيْهِ كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقود الأمر غيره بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضع الأحوال. قلت أي ابن حجر وهذا لا يخالف في وهذا لا يخالف ما فرضت الحديث الذي قبله لا الحصول بالطلب أو بغير الطلب في بل في التعبير بالحرف ischareten ila ennemen kama bil ammer in khashyate ddaya yakounu kamen uertia bilhairisualen li faqd raliban amman hada shahnu wakad yugdafar al hirs fi haqtman taayena alayhi wajiban alayhi certaines exceptions c'est dans le cas de de certaines, dans certaines situations, il y a des cas peut-être qui sont des exceptions, où quelqu'un euh, doit prendre la position de dirigeant, si par exemple le, dans le cas où il y a un dirigeant qui va mourir, qui est vieux, qui va mourir, et quelqu'un donc, euh, il y a personne qui peut prendre la position après lui, donc euh, dans des cas comme ça, ça peut être nécessaire pour quelqu'un de, de prendre le, le, le, le pouvoir, euh, si ça ne va pas créer. Euh, de désordre du fait que cette personne-là euh, le fasse et il mentionne également euh, le chef il Ibn Hajar, il dit qu'il n'y a pas de contradiction, euh, il dit qu'il n'y a pas de contradiction avec le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, que euh, vous allez euh, vous précipiter vers la, le, le fait que vous allez être dirigeant et ce sera une chose de remords pour vous. Euh, du fait que quelqu'un l'ait cherché ou ne l'ait pas cherché, il y a un lien parce que quand on parle du, du fait que quelqu'un désire la position de dirigeance ou qu'il se précipite vers cette position-là, ça c'est euh, dans le cas où la personne veut, veut vraiment euh, faire tout pour arriver à prendre cette position-là. Mais dans les situations où euh, la personne il ne désire pas vraiment la voie, mais étant donné que la personne craint que s'il si ne prend pas la position, euh, il risque d'y avoir une, une situation où il n'y aura personne qui va être au pouvoir et ça va créer par exemple le chaos, que ça va créer des problèmes, plus que euh, s'il si ne prend pas le pouvoir. Donc dans ce cas-là, euh, il le prend et euh, c'est une exception dans le fait qu'il euh, n'a pas vraiment demandé. Il n'a pas vraiment demandé non plus parce que il le fait parce que c'est comme si en réalité il n'a pas le choix. C'est presque parfois même obligatoire pour lui dans des situations comme ça de prendre le pouvoir parce que justement pour éviter que ça crée plus de désordre. Hein. Et puis c'est comme dans des situations où par exemple après la si un, un dirigeant n'avait pas désigné personne pour être son successeur après lui puis qu'il n'y a personne maintenant qui est au pouvoir après sa mort, ben là c'est nécessaire pour que quelqu'un soit choisi et s'il n'y a personne qui est choisi, mais là dans un cas pareil, il faut que quelqu'un prenne le pouvoir pour qu'il n'y ait pas de division dans Ummah. Le Cheikh dit: wa rawa al min hadith ma'qal Ibn Yasar al muzani يحبها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة ولفظ البخاري ولفظ مسلم من ما من عبد يسترعيه له رائية يموت يوم يموت وهو غاش لرائيته إلا حرم الله عليه الجنة حديث كان الشيخ للشيخ الموثيين لكم حديثة حديثه بطيبة البخاري ويوجد حديثة بطيبة البخاري Toutefois, c'est euh, une différente version de ce même hadith, euh, c'est rapporté selon Ma'qal ibn Yasar al-Muzani, il dit, j'ai entendu le professeur Allah qui disait, il n'y a pas un, un serviteur d'Allah auquel Allah lui donne une position de responsabilité et, et qu'il ne l'a pas, rempli, ne, ne pas, ne pas euh, rempli de façon sincère, qu'il ne l'a pas pris cette position-là de façon sincère, excepté qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et dans l'autre narration de, de l'imam muslim, dit, il n'y a pas un serviteur parmi les serviteurs d'Allah à qui Allah lui donne une position de responsabilité hein, et qu'il meurt le jour où il meurt alors qu'il a trahi ou qu'il a triché hein, envers les gens euh, sur qui Allah lui a donné cette responsabilité-là, excepté que Allah lui interdit le paradis que qu'Allah va lui interdire le paradis. Donc ça, ça nous montre en réalité le danger de, de, euh, de, de, de, de, du fait d'être dans une position d'autorité ou d'une position de responsabilité et de ne pas remplir euh, notre devoir de façon correcte, qu'on risque à cause de ça d'être privé de rentrer au paradis. ان الشيخ دي وقال القاضي عياض رحمه الله ومعناه بي بين معناه بين في في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئا من من امرهم واسترعه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم الشيخ مرتين بعد الامام القاضي عياض كي دي كلافيكاسيون دو حديث الي كلير كي دافيرتي Toute personne qui, qui tromperait les musulmans ou qui, qui euh, tricherait les musulmans dans quelque chose ou dans une position d'autorité qu'il a reçue ou dans une position de responsabilité dans laquelle il est, dans laquelle Allah s'installe lui a mis, et qu'il ne travaille pas pour leur intérêt, pour leur bien, que ce soit dans leur intérêt pour leur religion ou dans leur intérêt pour leur dounia. D'accord Donc ça, ça montre que c'est une grande responsabilité euh, à ce sujet-là. Et le Cheikh, il mentionne par la suite, le Cheikh Hassan ibn Qasim, euh, il mentionne certaines critiques qu'il fait envers certains euh, islamistes, et je ne vais pas le lire parce que c'est c'est euh, pas relié directement au sujet. Donc je vais passer dessus, mais je vais juste expliquer qu'est-ce qu'il dit en général par rapport au fait de celui qui a une position d'autorité qui ne qui, qui, qui respecte pas sa, sa, son, son, de, son devoir, il respecte pas la, la, qu'est-ce qu'il doit faire, il mentionne le fait qu'il y a des gens qui ont été élus par les, parmi les islamistes qui sont rentrés dans les, dans les partis euh, qui ont été élus puis qui sont rentrés au Parlement puis tout. Une fois qu'ils sont rentrés au Parlement, ils n'ont rien fait. Hein Donc, le chef, il me dit, où est-ce qu'il, où est-ce qu'il est qu la dawa au tauchid? Une fois que vous êtes rentrés, vous prétendez que vous êtes rentrés là-bas pour amener du bien, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, pour appeler le tauchid, pour combattre les dédains. Et toutes ces choses-là. Une fois que vous êtes rentrés, on n'a rien vu. Donc, vous avez trahi votre, votre position. Et il dit que, même que vous avez même donné des problèmes, même aux musulmans et en particulier aux salafis parce que vous leur fermez les mosquées, vous les empêchez de donner des dosses, etc. Donc, euh, où est-ce qu'il est votre, où est qu'elle est également votre respect des des ulama et des gens qui appellent à la, aux manhas des salaf? Est-ce que vous avez créé Allah subhanahu wa taala au sujet des jeunes, Est-ce que vous les avez, est-ce que vous avez créé Allah wa taala sur le fait que, par exemple, euh, vous leur avez pas fourni des références? correct pour qu'ils apprennent leur religion, il dit, au lieu de les ramener au Coran et à la Sunna et euh, à la voix des Salaf Salih, et à la voix des Ulama qui suivent cette voie-là, vous les amenez à lire les livres des du'aats d'Ikhwan comme Hassan al-Banna, Fatih Yakan, Sayyid al-Ghazali, al-Qardawi, Muhammad Surour, Mohamed al-Abda, al-Turabi, euh, euh, Hawa Hawwa, al et il mentionne d'autres noms comme ça, et il dit que ces délices sont remplis de et de déviation dans la et qui sont en contradiction avec la voie des salafs salih, et il mentionne par de l'imam al-bukîm al-jawziyya par la suite qui dit que al غير مأذون فيها بل مأذون في محقيها وإطلاقها وعلى الأمة وما وما على وقد حرقت صحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة وأيضا قال قبل ذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإطلافها لذلك Il dit que tous ces livres qui sont en contraire avec la Sunna ne sont pas permis. Ils sont pas permis. Et est qui est, en fait, qu'est-ce qui est ordonné à ce sujet-là et qu'est-ce qui est permis à ce sujet-là C'est de les brûler et de les détruire, ces livres-là. Parce qu'il n'y a rien de plus nuisible pour la Oumma que ces livres d'égarement. Et il dit que les Sahaba ont brûlé tous les, les copies des mushaf qui étaient en contradiction avec le mus'haf de parce qu'ils ont eu peur que la oumma se divise. Alors, qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui, les Sahaba, s'ils voyaient ces livres-là, aujourd'hui, qui sont répandus dans la oumma qui sont remplis de faussetés et de contradictions avec la Sunnah et avec l'Islam, et qui divisent la Umma. Ils les verraient brûlés encore plus. Et ça, c'est mentionné dans At-Turk al-Hukmiya. Et après, il dit, juste avant ça, là, d'Amana fi tahriq al-kutub al wa C'est-à-dire, la il n'y a pas de... de C'est-à-dire que <coughs> si, tu, si des, tu brûles un livre d'égarement ou tu le détruis, ben tu n'as pas une compensation à payer à la personne à qui le livre appartient. Tu comprends La banane, c'est ça que ça veut dire dans l'islam. Donc si, par exemple, tu, tu, trouves des livres de, tu trouverais des livres de Beda euh, et que... Euh, tu les brûlerais, tu parles bien dans, bien entendu dans un pays musulman, et que tu trouverais des… Euh, de, dans un pays musulman qui juge selon la loi islamique et qui… Euh, et, et donc euh, bien entendu, c'est un cas spécifique là, on parle d'un cas où quelqu'un trouverait un livre d'égarement et qu'il le brûlerait et que son propriétaire l'amènerait en cours devant un juge musulman qui juge selon l'islam pour lui demander par exemple de rembourser son livre, si la personne disait, voici, c'était tel ou tel livre, et dans tel ou tel livre il y avait telle croyance qui était une croyance de shirk ou de kuf ou de bid'ah, ou telle tel chose qui est contraire à l'islam, et que le juge euh, vérifie ça et qu'il voit que c'est vrai, eh bien bien entendu, la personne qui a donné le livre n'aurait rien à rembourser, rien à payer à cette personne-là. De même que par exemple quelqu'un qui aurait détruit un instrument de musique, ou, quelque chose qui est haram, hein, et, qui, et, que la personne, le propriétaire demanderait à cette personne-là de lui rembourser. Il n'aurait rien à payer. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui aurait, euh, brisé de la, des bouteilles d'alcool. Ou, euh, des trucs qui ont rapport avec des choses de ce genre. Il n'aurait rien à rembourser au propriétaire de ces choses-là parce que c'est haram en partant. Mais ça, bien entendu, c'est, euh, c est, c est pas quelque chose qui est permis de faire à quel, pour un musulman si ça va créer La fitna est plus de mal que le mal qu'il faut interdire. Et en plus, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une autorité qui peut faire cette chose-là. Si supposons qu'un musulman qui n'a pas d'autorité qui fait, n'a pas d'autorité qui, qui fait une chose pareille, là c'est risqué dans ce cas-là. C'est risqué parce qu'il risque de faire de la fitna. Et donc c'est préférable pour lui de ne pas rentrer dans ces choses-là. Mais si jamais ça arrivait et qu'il qu aurait à, à passer devant le juge, Ce n'est pas lui qui serait dans le temps, dans une chose pareille, dans le sens qu'il n'aurait pas à rembourser au propriétaire de ce livre là, euh, pour l'avoir fait. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que euh, ces gens là qui se présentent dans ces élections là et qui font qui rentrent dans le Parlement, une fois qu'ils sont rentrés, ils font rien pour l'islam, ils ne font rien pour les musulmans. Euh, même si au début, et en partant, ils disaient on va faire ça, on va faire ça, on va aider ça, on va aider les musulmans, en réalité, ils ne font rien par la suite ils font rien pour la darwa rien pour le tawhid rien pour la sunnah et au contraire même on les voit qui s'allient avec les gens qui sont contre la sunnah après le chef il dit ok il mentionne ces choses là ensuite il dit qu'il dit et même si il y a un homme même si il y وسوء الظن بالآخرين والكذب وقد نهى الشارع الحكيم عن هذه الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجفسوا ولا يغذب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الضن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسس ولا تحسس ولا تجسس ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا الله يقول قال النووي قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا كلاهما بمعنى واحد وهو معرفة الاخبار الغائبة والاحوال وقوله ولا تنافسوا ولا تحسدوا قد قدمنا الى dus de dingen die men dat is de dingen die men noemt. En het? is het? Wat het? Wat is is het? ça amène le fait que les gens s'espionnent les uns les autres, euh, le fait que les gens pensent du mal les uns des autres, ça amène le mensonge également, et toutes ces choses-là sont des choses qui sont interdites par la charia. Et, et le Cheikh il mentionne un verset dans Surat al hujurat et ce verset-là qui dit « Oh les croyants, oh vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, Parce que, la, parce que, une partie certaines suspicions sont un péché. Et, ne vous espionnez pas, et ne parlez pas les uns dans, les, dans le dos des autres. Euh, Yanni. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous détesterez, vous auriez, vous détesterez une chose pareille. Alors, créez Allah, car Allah est certes pardonneur et, et miséricordieux. Et donc ça, ça nous montre que, Euh, d'éviter de penser, d'avoir des fausses suspicions envers les gens, de penser du mal, de, de les espionner, hein, comme ceux par exemple qui euh, rentrent avec des caméras cachées dans les mosquées et puis qui les espionnent, hein, et qui disent qu'ils sont musulmans misémeurs, <rire> ou bien des gens qui euh, bien, ils parlent dans le dos de leur père et qui disent des mensonges contre eux, hein, tout ça c'est des choses euh, qui sont haram dans l'islam. En, le sheikh al mentionne hadith qui est rapporté dans As-Sahihain, selon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, prenez garde aux fausses suspicions que vous pouvez avoir contre les gens. Et, parce qu'il dit que la suspicion que vous pouvez avoir contre les gens, qui n'est pas supportée par aucune référence, aucune preuve, c'est le plus mensonger des paroles, la plus mensongère des paroles. wa wa barakatuh. C'est-à-dire, n'espionnez pas, n'espionnez pas les gens. Puis j'écoutais aujourd'hui une cassette du Cheikh Yahya al-Hajouri, il a écrit, euh, une, il a fait dans la cassette un, un cours, dans lequel il donne une nasiha aux, aux gens qui espionnent les musulmans et aux journalistes, Hein? donc euh, il donne une nasiha à ces gens-là, en particulier les musulmans parmi ces gens-là, qui espionnent les, les musulmans. Et puis après qui vont faire des reportages sur les musulmans, et après qu'ils vont mettre ça à la télévision pour soi-disant euh, euh, salir l'image des musulmans, puis montrer euh, des choses fausses contre les musulmans, parce que qu'est-ce qu'ils font C'est comme, le Cheikh il disait, ils font comme les magiciens, euh, ils font comme les, les djinns, les Cheikhs qui vont écouter des informations dans, dans, dans le ciel, parmi les informations qui sont transmises entre les anges. Ils volent ces informations-là et puis après, ils vont le transmettre au sorcier et le sorcier, il le mélange avec une centaine de mensonges. Donc, eux, les, les journalistes aujourd'hui, puis les espions, sont un peu comme ces gens-là. Ils écoutent les informations chez les musulmans et ils le prennent et ils les mélangent avec une centaine de mensonges et puis après, ils vont les diffuser hein, aux gens et ils leur mentent et ils leur disent des mensonges comme les sorciers, comme les menteurs, comme les. les, les euh, Les gens qui disent la bonne aventure et des trucs de ce genre. Donc ça c'est interdit pour les musulmans de de les es, de s'espionner entre eux, puis de de se mentir les uns contre les autres. Et c'est ça ce qui arrive dans les partis politiques et dans les élections. Ils, se, ils envoient des gens pour espionner qu'est-ce qui se passe dans l'autre parti ou pour espionner qu'est-ce qui se passe de telle telle place, hein. Et puis euh, de dire des mensonges contre les autres et d'inventer des choses contre les autres et des trucs de ce genre. Euh, et il dit, ne soyez pas jaloux les uns des autres. Et ne compétitionnez pas les uns les autres pour la dunya. Pour les trucs de dunya, pour les choses de la dunya, on n'a pas le droit. Mais de compétitionner dans le bien, dans les choses de, dans le, dans le halal, ou dans, dans le, dans le halal, c'est dans le sens, dans, dans, la religion. Comme par exemple, dans l'apprentissage du Coran, dans l'apprentissage de la sunnah, dans l'adoration dans le, le, la générosité, dans les bonnes paroles, compétitionner entre nous pour savoir qui va faire le plus de bien, oui, mais pas dans la compétition entre nous pour dire qui va avoir le plus d'argent, qui va avoir le plus de popularité, qui va avoir le plus de pouvoir, qui va avoir le plus de, de votes, qui va avoir le plus de, de trucs de ce genre, ça c'est pas permis pour nous les musulmans, entre nous, et de ne pas être jaloux les uns des autres, de ne pas se détester les uns les autres. Euh, dans le sens que on se déteste pour la dunya, pas pour Allah SWT. On doit être comme des frères entre nous. Les... C'est un hadith rapporté par un musulman, et il mentionne les paroles de, de l'imam al-Nawawi qui dit ça veut dire la même chose, c'est-à-dire de chercher les informations qui sont pas apparentes, qui sont cachées au sujet des autres musulmans, d'essayer de trouver leurs défauts et leurs fautes. Hein. Ça, c'est pas permis. De même que, euh, également, de. Voilà, t'as la fassou, voilà, De se compétitionner, puis d'être jaloux les uns des autres, c'est-à-dire que tu souhaites que le bien que l'autre a, le perdre. Le per perdre ce bien. Hein Que, que toi, par exemple, tu vois, vois quelqu'un, qui a une belle voiture, tu dis, ah es, Tu es jaloux de lui, tu souhaiterais qu'il perde sa belle voiture. Et tu dis pas, masha'Allah, hein Donc ça, c'est des exemples de choses qui sont interdites. Hein, tu vois un musulman qui est au pouvoir, tu jaloux de lui. Ou tu vois un, un pays musulman par exemple, ou quelqu'un qui est au pouvoir dans un pays musulman, il a, il a des choses de bien, de la devenir à tout. Tu te ah, je souhaiterais qu'il n'ait plus ça, qu'il soit pas ça. C'est pas permis. Et donc ça, c'est des choses qui sont pas permises entre nous les musulmans et de se faire des, des, des compétitions. الدنيا هي تجسس جاهسًا سطحيًا، لذلك يقولون وكل ما ورد النهي ورد النهي عنه في الحديث موجود في الأحزاب السياسية خصوصا وقت الانتخابات، فتجد كل حزب يظن بالحزب الآخر الشر، وتجد يتحسس الأخبار الغائبة التي توجد عند الحزب الآخر، وحتى يتم التشهير بأيديه ليحظى هو بالفوز في المعركة الانتخابية. En dat is de sultan. En je hebt hier in het achzab, het musharak, het musharak, haram musharak, het musharak, het musharak, het musharak, het musharak, het parlement, het le het parlement, het parlement, het parlement, het parlement, het het ابقنا شيخ الزي وفي الصحيحين ايضا من حديث عمر بن عوف الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فأبشروا وأملوا فأبشروا وأملوا ما يسركم الله فوالله لا فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم al-Nabdhu lil-Bukhari. C'est un hadith très très grand et qu'est-ce qu'il dit Euh le prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam dit euh Par Allah, ce n'est pas la la crainte que je ce n'est pas la la pauvreté que je crains pour vous. Au contraire, je crains pour vous que cette dounia vous soit ouverte comme elle a été donnée à ceux qui étaient avant vous et que vous vous compétitionnez les uns les autres pour l'avoir. Comme eux, ils se sont compétitionnés les uns, ils se sont disputés les uns les autres pour avoir cette dunia, et qu'elle vous fasse périr comme cette dunia les a fait périr eux avant vous. Hein? Donc ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, et euh, selon Amr ibn Auf al-Ansari, et le Cheikh il dit, « l'aqad ma alayna rasulullah al karim sallallahu alayhi wa sallam » <truits> Donc le chef, il dit tout ça, ça sera... tout ce que le prophète François craignait pour nous, c'est arrivé dans euh, les, les euh, campagnes électorales. Et le chef, il dit qu'ils se disputent tous le pouvoir et la chaise de foi. Et des fois j'ai entendu par exemple des, des laïcs, comme par exemple Fatima Oda Pépin, elle mentionne à chaque fois qu'elle passe à la radio ou à la télé ou dans le journal et qu'elle parle par exemple des islamistes, des partis religieux, islamiques, hein, politiques, elle les critique, parce qu'elle dit qu'ils ils, ils font, euh, ils utilisent la religion pour avoir le pouvoir. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit Ils utilisent la religion pour arriver à prendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'elle, parce qu'elle est laïque et parce qu'elle fait partie d'un parti, euh, le parti libéral, qui est, qui est un parti et un est de couffre, dans un pays de couffre, eh ben, elle pense que le fait que ce soit pas un parti religieux, que ça justifie qu'elle euh, elle peut ou que, que c'est correct de faire des élections et de chercher que son parti arrive au pouvoir. Hein Pourquoi elle les critique déjà? Euh, pour, parce qu'elle dit qu'ils cherchent à atteindre le pouvoir, parce qu'ils utilisent la, la religion, et elle essaie d'utiliser euh, d'autres choses, d'autres raisons pour arriver au pouvoir, mais le but c'est toujours d'arriver au pouvoir. Hein Pourquoi hein Les gens qui rentrent dans les élections et les partis et tout ça, et qui font des campagnes et tout ça, c'est quoi leur but C'est d'arriver au pouvoir, de prendre le pouvoir, parce qu'ils pensent tous qu'ils sont plus capables de diriger, et qu'ils sont plus aptes à diriger que celui qui est au pouvoir. Et c'est obligatoire que quiconque est au pouvoir fait des erreurs. Et c'est obligatoire que quiconque est au pouvoir va avoir des manquements. Il n'y a personne qui est parfait. Donc c'est sûr que les personnes qui sont à l'opposition par rapport à ceux qui sont au pouvoir, ils vont toujours avoir des choses à critiquer. Et on voit toujours que ceux qui sont à, à l'opposition, c'est toujours eux qui chialent. Ils sont toujours en train de chialer par, et de dire des choses par rapport à ceux qui sont au pouvoir, de dire qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas corrects. Ils ne sont, sont, sont pas ça pour animer l'opinion euh, publique contre le, pouvoir, le parti qui est au pouvoir pour dire, regardez, ils vous ont promis ça, ils vous ont promis ça, ils vous ont dit ci, ils vous ont dit ça, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. Si vous, nous, si, nous, si vous votez pour nous, aux prochaines élections, nous, on ne va pas faire comme eux, on va faire mieux et on ne va pas faire les erreurs qu'il faut et on va respecter nos paroles et quand ils prennent le pouvoir par la suite, on voit qu'ils sont pareils que ceux qui étaient là avant, même parfois pires. Et, et, et puis c'est toujours comme ça, une roue qui tourne. Et des fois les gens, hein, comme ici par exemple au Québec, j'ai remarqué ça, ils votent pour un parti, pas parce qu'ils sont ils sont d'accord avec ce parti-là, mais pour punir l'autre, hein, pour punir l'autre qui était là avant parce qu'ils ont pas fait quelque chose de bien, alors en de vous, vous nous avez, avez joué un mauvais coup, et eh ben là pour nous venger de, de vous, là on va voter pour l'autre parti. Donc ça c'est des exemples de vengeance, c'est des exemples comme ça de qu'est-ce qui se passe dans, entre les gens. Et le chef il dit que, il dit l'islam يدعون الاسلاح ويشاركون في مثل هذه الورا المحرمه بل يستدلون لها بالادله التي لا تنهض عند التحقيق ولا لا يستدل بها على المقصود فهي لذلك بذلك في محظورين الاول التقوى على الله بلا علم والمحظور الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضفل ذلك ما يقعون فيه من الكذب والدجل على بعضهم بعضا بالتالي الكذب على الناس والتطليل والخداع والخدا والتمويه عليهم وكل ذلك لأجل التفول إلى التوصل إلى السلطة وقد حذرنا الشارع الحكيم من كل هذه الأمور في Dans la charia, pour essayer de montrer que c'est permis. Et en faisant ça, il tombe dans deux grands péchés. Le premier péché, il, il parle à propos d'Allah sans science. Et ça, c'est quelque chose qui est haram, sans aucun doute. Et il mentionne le verset. Le verset 33 dans la surat de il mentionne plein de péchés. Il dit, Allah a interdit les fawahiches, ce qui est apparent et ce qui est caché parmi les grands péchés. Le péché al-ism ou al-bari, la transgression sans droits, de façon injuste. Et un petit de d'Allah, tu fasses le shirk et tu, que tu donnes des partenaires avec Allah, et Allah n'a pas donné aucune autorité à ces, ces choses-là que vous invoquez en dehors d'Allah et, de <'étonne> et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc le prophète sallallahu euh, alayhi il mentionne le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance et il montre que c'est un parmi les grands péchés. Ensuite il dit, et le deuxième péché qu'ils font ces gens-là, c'est qu'ils mentent à propos du prophète Muhammad alayhi euh, donc selon Al Mughira ibn Shurba, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا او من كذب, كذب ان كذبا علي ليس ككذب احد ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري ومسلم نشأ في الضوء يجب أن يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبه que qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, celui qui, euh, de mentir à mon sujet, ou de mentir, euh, de dire des choses fausses à mon sujet, ou à des de dire que j'ai dit des choses qui ne sont pas, qu'est-ce que j'ai dit moi, hein, de, tu mens à mon sujet, c'est pas comme si tu mentais à propos de n'importe qui parmi les hommes. Celui qui ment sur moi, Alors qu'il prépare sa chaise dans l'enfer, qu'il prépare sa chaise dans l'enfer, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il euh, y a des gens parmi ces gens-là, ils mentent à propos d'Allah, à propos du Prophète, ils disent n'importe quoi à propos de l'Islam, à propos du Prophète, à propos de la religion, à propos de la Sharia, tout, tout ça dans le but d'arriver à leur, à leur but et de suivre leur passion. Et on a remarqué ça. On a remarqué ça dans leur façon de, de présenter l'islam aux koufars dans les sociétés non musulmanes. Ils parlent aux koufars et ils disent aux koufars ce que les koufars veulent entendre et ils interprètent l'islam selon la façon dont, euh, selon, pour que l'islam soit en accord, soit disant, avec leurs fond les fondements et les principes des koufars, ils déforment la réalité de la charia pour. Justifier ces idéologies-là que le kuffar a inventées, et pour dire au kuffar, non, notre religion, c'est la même chose que votre système. C'est, l'islam. Euh, -ce la démocratie, c'est l'islam. C'est ça, ce qu'ils font. La, la laïcité, c'est l'islam. La démocratie, c'est l'islam. Donc, euh, vous devez accepter l'islam, vous pas, ils ne l'appellent pas accepter l'islam. Ils, ils leur disent, On a, on a, vous n'avez pas à me critiquer ou dire qu'on n'est pas bon, parce que notre religion c'est la démocratie, l'islam c'est la démocratie, la démocratie c'est l'islam, ou bien autre trucs de ce genre. Donc au lieu d'appeler les, les non-musulmans à l'islam et de dire la vérité aux Kouffars, ils, ils leur mentent pour leur faire plaisir, ça disant. Et puis ils tombent dans des mensonges contre Allah et contre son prophète. Le cheikh il dit, et rajoutons à ça le fait qu'ils mentent également les uns contre les autres, et euh, donc ça c'est interdit, et ils égarent les gens, et ils les trompent, ça c'est interdit aussi. Tout ça pour arriver au pouvoir, et le prophète Sainte, nous a interdit contre toutes ces choses-là. Et il mentionne des hadiths qui montrent ça, le cheikh il dit, « Wa akhraja muslim min al-Hadith ibn qala qala rasulullah صلى الله عليه وسلم Iyyakum wal yahdi al yahdi wa yaza wa Allah hadith rapporté par Muslim sur Abdullah bin Mas'ud ilti que le prophète sallahu alayhi wa sallam a dit qu'il de gardé en car le mensonge amène à la perversité et au péché et le péché amène à l'enfer et une personne continue euh, continue de mentir et se force à mentir jusqu'à ce qu'elle soit écrite comme étant un menteur auprès d'Allah. Donc ça, ça montre que c'est grave le mensonge. Et ça, ça fait partie de leurs caractéristiques à ceux qui rentrent dans ces trucs de démocratie-là. Après le chef, dit « wa wa Le Prophète a rapporté dans un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari, un muslim selon Abi Horera, il dit, le Prophète dit, le signe d'un hypocrite, il est de trois Lorsqu'il parle une ment, lorsqu'il promet quelque chose, il manque à sa promesse, et lorsqu'on lui donne un gage, ou qu'on lui fait confiance pour quelque chose, il trahit son engagement. Et une autre narration, il dit, «Wafir Iwaayat Abdullah ibn Amr, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqale, abda umman kunna fihi kana munafiqan khanassan,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 il est un peu hypocrite. Et s'il si a une de ces quatre, alors il a une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la laisse. Et il mentionne que c'est lorsqu'on lui donne un gage, il trahit son gage, lorsqu'il parle une main, lorsqu'il donne, un an, il, il donne un, une parole ou un serment, il trahit son serment, et lorsqu'il dispute avec quelqu'un, il, il, il est vulgaire. يتولد من هذا أيضا عن حب الرياسة تذكية النفس والتمادح بالباطل وكل ذلك مما نهى عنه الشرع الحكيم فمن تلك الأدلة قوله تعالى ألم تر إلى الذين يذكور أنفسهم بل الله يذك يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وقوله تعالى فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Le chef, il dit, également, parmi les choses qui viennent du fait que quelqu'un se présente dans les élections, c'est qu'il se purifie et se glorifie lui-même. Et, et, et il, euh, il se montre euh, lui-même comme étant bon. Et il se fait glorifier de façon injuste et, et, et, et fausse. Et tout ça, c'est interdit dans notre charia Et il mentionne l'épreuve, le verset 49 dans son Atum Nisa. Hein? Allah il dit, n'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes? Allah certes purifie qui il veut, et personne ne sera lésé, euh, personne ne sera du tout lésé. Et euh, il mentionne le verset 32 dans Surat Al-Madyum, euh, l'étoile qui dit, à tous quoi il faut ne vous purifiez pas vous-même, ne vous glorifiez pas vous-même, ne dites pas à, vous, à propos de vous-même du, du bien, comme certains par exemple qui disent, moi je suis un bon musulman moi, je suis pieux, moi, moi je suis, moi je suis parmi les pieux. Il y a des gens parmi les musulmans parfois qui disent ça, tu parles avec eux, ils disent non, je, moi je suis pieux, je suis un bon musulman. Ça, c'est pas permis de dire ça, parce que c'est Allah spontané qui sait qui est un pieux, qui n'est pas un pieux. Et si tu es pieux vraiment, Allah spontané, il le sait, tu n'as pas besoin de le dire. hein Et si tu mens aux gens, Allah sait la vérité, donc ça sert à rien. Et, euh, Donc ça, c'est ce que font les, les les les gens qui se présentent dans les élections. Et si c'est pas eux-mêmes qui se glorifient, si c'est pas eux-mêmes qui se glorifient, ils demandent à d'autres personnes de les glorifier ou de les vanter de, devant les gens. Et donc, euh, de, ouais, de se jeter des plats à eux-mêmes, ou bien demander aux, aux autres de leur jeter des fleurs devant les gens. <تصفيق> بيان المنتخب وبيان ذلك أن المنتخب إذا أراد أن ينتخبه الناس ينتخبه الناس قام باستعراض بطولاته وأخذ يكلف من يقوم بتعليق الأوراق في الأماكن العامة التي تحتوي على صورته واسمه ورقم دائرته الانتخابية. Dus <truits> de chef akhirha qawluhu ta'ala inni al donc l'idée dit que pour que la personne se présente aux élections euh pour que les, il veut que les gens pour lui, alors il se présente euh, en montrant tout ce qu'il a comme comme euh, et comme comme, tout ce qu'il a fait tout ce et après il, il demande à quelqu'un de placer des pancartes pour lui dans la rue, hein, euh, ou dans les endroits publics, pour montrer aux gens sa photo avec son nom et le parti pour lequel il est, et pour aller afficher ça dans la rue pour lui, pour que les gens puissent voir sa photo et connaître son nom et connaître qu'est-ce qu'il a pour que les gens votent pour lui. Hein. Et donc ça, ça fait partie de se vanter soi-même. et euh, Et il mentionne parfois, le chef qui mentionne le verset 88 dans son Taboud à la fin et je ne veux que la, la réforme le, le, le, plus, le plus que je peux, je ne, je ne souhaite que, que faire la réforme et mon succès n'appartient qu'à Allah. Donc, euh, parce qu'il y a un parti au Yémen qui s'appelait, un euh, parti des Irwan qui s'appelle Al-Islah, la réforme. Et, euh, et il mentionne ce verset là. رب يشاهدين فإن إسلاح يحصل بارتكاب ما نهى الله عنه من تذكية النفوس والتصوير وكتابة الآيات القرآنية على تلك الأوراق الانتخابية وتعليقها على الجدران والممرات والمحلات التجارية هنا وهناك التي إن عادلا أو آجلا فتسقط على الأرض وتوطئها الأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا من الإسلاح أم من الفساد؟ Nabi-ouni, bi-ilmin, in kuntum sadiqi. Le chef, il dit, quelle, quelle reform peut-il y avoir lorsque vous faites ce qu'Allah a interdit? Vous purifiez vous-même, vous mettez vos photos, déjà ça c'est haram, hein, et aujourd'hui même, à Montréal, souvent, les partis, les partis politiques, au Canada, au Québec, ils, ils, ils amènent avec beaucoup de gens d'origine des pays musulmans, soit des gens de nord de l'Afrique ou de, du Moyen-Orient ou d'autres pays musulmans, d'origine des pays musulmans, pour attirer le vote des soi-disant minorités musulmanes, minorités visibles, musulmanes, pour que les gens soient tentés de voter pour tel ou tel parti. Par exemple, si c'est le parti québécois, nationaliste, eh ben, ils vont mettre des gens de différentes communautés, comme par exemple des communautés des Maghrébins, des communautés des Libanais, des communautés des autres hein, pas qui ou autre, pour dire aux gens, votez pour nous. Regardez, on a des, on a des, des candidats de vos communautés. Donc, votez pour nous. Hein. Alors que ces gens-là, ils appellent à une, une, une, idéologie nationaliste. Et le nationalisme, c'est haram dans l'islam, et ça amène à s'allier et d'aimer les gens par rapport à leur origine ou leur, ou leur langue. Hein, quand c'est un nationaliste basé sur la langue française du des trucs de ce genre. Tout ça, c'est rejeté par l'islam. Et donc, euh, des femmes qui sont musulmanes qui mettent leurs photos dans la rue sans chigas, hein et qui se présentent devant les hommes et qui servent la main aux hommes et qui parlent comme des hommes hein, et qui disent qu'elles veulent soi-disant être des politiciennes ça c'est haram tout ça et euh, elles mettent leurs photos en plus et puis après même des fois elles vont rentrer à la mosquée pour <rire> aller euh, se présenter et, et, et ils ont fait ça à la mosquée soumala ils ont amené une candidate pour le Parti québécois qui aller dans, dans la mosquée, et il y avait un homme et une femme, il y avait deux candidats pour deux différentes régions. Donc l'homme lui est rentré pour parler avec les hommes, et la femme est rentrée dans la section des femmes pour parler avec les femmes. <rire> Allah nous t'aim Donc c'est égal, je sais pas, je pense qu'il y avait ma mère qui était allée là-bas ce jour-là je pense. Et elle m'a dit, euh, ouais, il y a une femme qui est venue, elle nous a parlé, je sais pas si c'était après la prière de Dieu ou je sais pas quoi. qu'elle elle a mis son petit foulard, là, bien sûr, pour rentrer à la mosquée, parce que, soi-disant, pour pour pour pas le respect par la, pour la mosquée. Mais aussitôt que tu sors, bon, sinon, là, tu jettes à la poubelle. Donc, c'est triste de voir ça, tu vois. Et il y en a même des filles voilées qui rentrent dans les élections. Hein l'épouse la, la, la, d'un des, des personnages publics maintenant, qui est devenu célèbre au Canada, je ne veux pas dire son nom, mais c'est juste pour vous dire qu'il a eu des problèmes, puis euh, là, le Canada l'a remboursé largement, <rire> et, et euh, bon, sa femme, était dans, elle a mis sa, sa photo dans, les, dans la rue, pour participer aux élections, avec son hijab, soi-disant, donc euh, c'est juste pour dire, ce pas un hijab islamique bien sûr, mais bon c'est des choses qu'ils présentent aux gens pour montrer, regardez, les femmes musulmanes sont actives en politique, puis elles participent à la société et des trucs de ce genre, et tout ça c'est bas à peine. bien entendu c'est contraire à l'islam. Donc, <coughs> le chien qui dit tout ça c'est contraire à l'islam qu'est-ce que vous faites, et le pire c'est qu'ils écrivent euh, des versets de Coran sur la feuille, et ils disent que c'est sûr que ces feuilles-là vont tomber par terre à un moment donné, et quelqu'un va piler dessus, donc ils vont marcher sur les versets de Coran, ça c'est grave, Et après, il mentionne des, verses, des hadiths qui montrent que c'est pas permis pour quelqu'un de glorifier quelqu'un d'autre en sa présence. Et... Ah oui, il dit, est-ce que ça, euh, il dit, voilà, hawla illa billah. Il dit, euh, ça c'est grave tout ça. Et est-ce que ça, ça fait partie de la réforme ou, de la, ou du désordre Informez-moi avec science si vous savez, si vous êtes véridique. Er zijn teksten in Nusus Il y a des textes clairs dans, dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que c'est interdit, euh, de glorifier quelqu'un. Et de chercher à se glorifier les uns les autres. Parce qu'il y a eu des élections à Montréal, quand y a eu, par exemple, la campagne, euh, je ne sais pas, il cherchait pour l'Algérie, il cherchait un représentant de, de l'Algérie en Amérique du Nord. C'est comme un député, quelqu'un qui va représenter les, les Algériens de, de, euh, des États-Unis en Algérie. Puis, euh, il y avait une élection pour ça. Donc, tu voyais tous les candidats algériens qui se présentaient là, dans la communauté, hein, qui dans le quartier de Saint-Michel, c'est de la mosquée, dans On voyait toutes les pancartes partout dans les commerces algériens et tout. tu voyais la photo d'un tel, d'un tel, d'un tel des gens dans la communauté. Hein. Ils étaient tout en train de se présenter, puis ils faisaient des petites vidéos, puis ils allaient dans les radios communautaires, puis les, ils allaient dans les journaux communautaires aussi, puis ils allaient aussi dans les sites internet commun qui ont des émissions communautaires pour faire des entrevues puis montrer ça, puis t'en retrouves encore même, qui sont encore sur internet aujourd'hui, là tu les voyais, certains qui allaient voir des personnes pour dire aux gens, pour leur dire par exemple euh, « est-ce que tu peux faire un petit commentaire pour, euh, pour moi, pour dire qu'est-ce que tu penses de moi », puis des trucs de ce genre, puis là tu en voyais qui parlaient, qui disaient « ah oh, oui celui-là, il est bien, votez pour lui, je lui fais confiance » et tout ça, donc, ah, grave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 قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل, فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أذكي على الله أحدا أحسب أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه اللفظ واللفظ للبخاري Dans Al-Bukhari et Muslim, un hadith qui est apporté sur Abbe Bakra, euh, il dit que le prophète, euh, un homme a glorifié une autre personne ou a mentionné les qualités d'une autre personne devant le prophète alayhi wa sallam. Il a dit, malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère. Tu as coupé le cou de ton frère. Il l'a répété plusieurs fois. Alors, ensuite, le prophète alayhi wa sallam, a dit, si l'un d'entre vous doit dire du bien ou glorifier Quelqu'un d'autre, et qu'il n'a pas le choix de le faire, ou qu'il qu veut absolument le faire, alors qu'il dise, alors qu'il dise, je pense, je pense qu'un tel, et Allah, c'est lui qui va le juger, et je ne, je ne glorifie personne par-dessus Allah, et je pense qu'il est ainsi et ainsi. Hein si tu sais réellement que cette personne-là a ces qualités-là. Tu dois dire ça. Vous voyez je pense qu'il est assez je pense qu'il a cette qualité là mais Allah c'est lui qui va le juger et je ne veux pas glorifier quelqu'un par-dessus Allah Ta'ala et tu dis ce que tu as à ça c'est les paroles de Al-Bukhari wa akhraja wa akhraja ايضا min hadith Abi Musa radi Allah anhu qala sami'a an sallallahu alayhi wa sallam yusni'a ala rajulin wa yaqri wa yutrihi Input transcript corrected: Afi madhchi. En ze zegt: Ahlagtum, wat kapatum, zahar al-Rajul, al Bukhari. Abu Musa al-Ash'ari, il a rapporté également qu'il a entendu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui disait du bien, ou qui glorifiait, ou qui mentionnait les qualités d'un autre homme, et qui exagérait dans sa glorification. Alors, il a dit Vous avez, fait, vous avez euh, fait périr cet homme, ou bien vous avez coupé le dos de cet homme. Et ça, c'était les paroles de al bukhari ça c'est ce hadith également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est les paroles de l'imam Al-Bukhari, ou c'est la, la version al bukhari Après, il dit akhraja Muslim, l'imam Muslim, m'in tariqi hammam ibn al-Harif, ennu kal, inna rajulan, ja'ala yamdahu ousman. فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحث في وجهه الحسباء فقال له عثمان ما شأنك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب اخرجه ابن ماجه من حديث ابي معاويه وقال سمعت رسول الله وأخرج ابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح. ده ك. ده من حديثه ما لازم ده من حديثه ما سنسي لحديث في <تصفيق> الحديث دهمان ابن الحارث. لذلك علم اكملناه Et donc Al-Mekdah il s'est euh, il s'est mis sur ses genoux et il a... Euh, il dit c'était un, un homme très grand. Donc il, il s'est mis à lancer des... De, de, de, de, de, de, de, de, je sais pas des pierres, de la poussière ou du sable sur son visage. Alors un homme lui a dit, euh, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça Il dit j'ai entendu, il a dit, le messager d'Allah, salam alayhi wa sallam a dit si vous voyez des gens qui glorifient de, trop les autres, lancez-leur de la poussière au visage. Et ça, c'est un exemple de à quel point les, les sahabat prenaient les paroles du Prophète à la lettre. Hein. Ils prenaient les, ouais, du sable, de la poussière du sable. Ouais. Donc ils prenaient il a la poussière et il l'a lancé au visage. Et euh, c'est pour dire il n'a fait réellement. Hein, aujourd'hui, essaie de faire ça à quelqu'un. Allahu <rire> al-Mustaan. Parce que les gens ne connaissent pas la sunna. Maar il ne s'est pas fâché, il a juste demander, Mais pourquoi tu fais ça, tu vois Parce que c'est bizarre, il ne comprend pas. Et l'autre lui a expliqué Le prophète sallallahu a dit Quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, lancez-lui de la poussière au, au visage. Et alors, il l'a fait. Et quand il a dit ça, ça y est, il a accepté. Parce que c'est l'apparence du prophète sallallahu alaihi Et euh, après. Il m'a andere un autre hadith qui est apporté selon ibn Majah et il est authentifié par Cheikh al Bani dans Sahih ibn Majah ce hadith là c'est Iakum euh, prenez garde à vous glorifier. Hein, vous glorifiez de cette façon là les uns les autres parce que c'est comme si vous égorgez les uns les autres quand vous faites ça. Et euh, donc on voit à quel point c'est grave et que ça amène du mal de faire ça. Et c'est ça ce qui se passe dans les, comme je vous ai dit, dans les élections, hein, que des gens parfois euh, ils vont se présenter et ils vont pas euh, se glorifier eux-mêmes parce que c'est la honte. Hein, ils savent que c'est la honte. Donc ils vont demander aux gens de dire aux autres le bien qu'ils savent de cette personne-là. Et donc ils vont commencer à dire, ah oh, oui, celui-là, il est comme ci, il est comme ça. Hein, je le respecte, je le supporte, et tout, et votez pour lui, et euh, il, est, il est ingénieur, il est ci, il est ça, il a aidé la communauté, il a fait ça, il a fait ça...